C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa, Noël, N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir Dehors tu vas avoir si froid C'est un peu à cause de moi Il me tarde tant que le jour se lève Pour voir si tu m'as apporté Tous les beaux joujoux que je vois en rêve Et que je t'ai commandé Petit Papa Noël Quand tu descendras du ciel des jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Le marchand de sable est passé Les enfants vont faire dodo Et tu vas pouvoir commencer avec ta hôte sur le dos Distribution de surprises Et quand tu seras sur ton beau nuage Viens d'abord sur notre maison pa mon petit soulier petit papa,